50 languages À l'école À l'école Où sommes -nous? Où sommes-nous sommes à l'école. Nous sommes à l'école. Nous, Nous avons cours. Nous avons cours. Ce sont les élèves. Ce sont les élèves. C'est l'institutrice. C'est l'institutrice. La classe. C'est la classe. Que faisons-nous Que faisons-nous Nous apprenons. Nous apprenons. Nous apprenons une langue. Nous apprenons une langue. J'apprends l'anglais. J'apprends l'anglais. Tu apprends l'espagnol. Tu apprends l'espagnol. Il apprend l'allemand. Il apprend l'allemand. Nous apprenons le français. Nous apprenons le français. Vous apprenez l'italien. Vous apprenez l'italien. Ils apprennent le russe. Ils apprennent le russe. Apprendre des langues est intéressant. Apprendre des langues est intéressant. Nous voulons comprendre les gens. Nous voulons comprendre les gens. Nous voulons parler avec les gens. Nous voulons parler avec les gens.